B. R à la fin du mot. C'est dans un bar, vers la gare, ouvert tard, dix heures par jour, et ce n'est pas cher.